mm <laughs> Galaxy. Hello tout le monde, que vous soyez euh, sous la couette ou peut-être même au taf, bande de petits malheureux, il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent quand même. soyez en tout cas les bienvenus sur Galaxy, 95 ou alors euh, sur euh, le net. Euh, bah oui, c'est possible depuis euh, bah, bientôt un an. Il vous suffit pour cela de taper euh, www.galaxiefm.com N'oubliez pas de cliquer sur live, sinon vous n'entendrez rien. C'est électrochic, c'est Hubert pendant 120 minutes et ça démarre d'ailleurs tout de suite avec un grand Nelson en pleine forme ce matin. Il est accompagné de Jess Garcia et euh, le morceau, vous le connaissez, vous n'avez absolument aucune excuse puisqu'on vous l'a fait découvrir durant l'été 2007, c'est Seasons of Jack. Cheers! si vous aimez jouer tant qu'à faire gagner alors soyez vigilant car euh, bah justement j'aurai l'occasion d'ici une dizaine de minutes de vous balancer des passes pour les soirées club du week-end prochain Galaxy, save the rhythm Save the rhythm Ça peut être bien ce truc-là, c'est Len Faki avec Mekong Delta, c'est remixé par Adam Beyer. Attention, comme Galaxy Adore, vous gâtez, on vous balance euh, tout de suite des passes pour les meilleures soirées club prévues Pour la semaine prochaine, pour jouer et gagner, il vous faut votre téléphone et je suis certain que vous l'avez juste à côté de vous. Et vous composez sans plus attendre le numéro des cadeaux 0320 83 57 57 et soyez le 15e appel. Et pour la suite du son, et ben on vous balance tout de suite Federico Frenchi. Appel maintenant 0320 83 57 57. Galaxy. W avec I Feel Love. Dans quelques secondes, la deuxième partie d'Electrochic dans laquelle vous retrouverez parmi tant d'autres, David Vendetta, Robin avec Every Beat qui est déjà un tube sur Galaxy, DJ Rooster avec Let's Fuck et Café Groove. Ah ouais, un bon café bien chaud. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Entrez dans l'univers du Danceplore avec Uber. Mmh. dans ElectroChic sur Galaxy. Vous voulez sortir l'œil le week-end prochain Alors soyez le plus rapide à dégainer car pour changer un peu nous jouons avec le plus rapide d'entre vous. 03 20 83 57 57. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Bonne chance depuis 8h ce matin. Dans un instant, la relève sera assurée par Jérémy et System jusqu'à 14h. Quant à nous, le rendez-vous est déjà fixé pour samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous, faites les fous et comme d'hab, que la house soit avec vous. Commercial Free, this is Galaxy.